Bonsoir, tous mes amis de Mochis qui nous écoutent ce soir sur la 820 AM, la station universitaire de l'Occident. Aujourd'hui, les catholiques dans le monde entier célèbrent la fête de Pâques. Pour eux, c'est l'anniversaire de la résurrection du Christ. Et pour cela, le train de la musique, en complaisance avec les formes, fera un programme de circonstances. Pour commencer notre petit voyage habituel du dimanche soir, Je dirais un gros merci à Eva, qui a bien voulu me faire un message pour me demander de jouer à nouveau ce morceau d e z amphires, a l i m a h u r t que nous avons joué la semaine dernière dans notre programme et qui lui a plu énormément. Et comme je suis là pour vous assister et vous plaire, la voilà, Eva, vous êtes servie. Écoutons-la et merci encore pour votre message. Étant donné que nous fêtons les Pâques, le train de la musique restera dans le cadre avec une musique de notre cher ami Jim Lass et qui s'intitule The Sound of Silence. Nous continuerons avec le programme en demandant encore à l'orchestre de Jim Lass de nous interpréter cette fois la musique de Johann Strauss qui se traduit ainsi La Vals e Blue Danube. Nous quitterons maintenant la rivière pour aller danser, car aussi la fête de Pâques est une fête joyeuse, non? Quand nous fêtons la résurrection du Christ. Il faut être gai, il faut être joyeux. Et c'est pour cette raison que nous demanderons à James encore une fois d'égayer un peu la fête en nous faisant danser sur son rythme de polka. Dansons tous au s e n de l'harmonica, des violons et des guitares. Tenons-nous les mains. Et tous, nous allons faire la ronde. Et y u p p i on y va! Mettons-nous les mains sur les hanches, attachez un gros sourire sur nos lèvres et allons-y! Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis à bout de souffle. En écoutant et en dansant cette musique, ne voyez-vous pas les films de cow-boys quand ces jolies dames, avec leurs robes longues, leurs bonnets en o r é o l e sur leur tête, dansent avec、euh, les, les jeunes, euh, tous les jeunes garçons, d'un air bien respectueux, avec les mains derrière le dos et, houppi, ils se claquent les talons. Ils font tous la ronde autour des jeunes princesses, n'est-ce pas? Que vous voyez en écoutant cette musique? Oh là là, moi aussi. Pour cela, pour reprendre un peu le souffle, nous allons arrêter le train pour juste quelques minutes et nous refroidir un peu. Ouf, la danse était merveilleuse. Ne trouvez-vous pas? Regardez-moi ces jolies filles avec leur front fond et qui s'éventent la figure. Cela mérite une petite pause, non? Qu'en dites-vous? Donc, on va la faire. Et on vous revient dans quelques instants. Merci.